Unité 0, leçon 2, exercice 5. Regardez les panneaux. Écoutez. Hôtel de Paris à Saint-Tropez. Avenue des Champs-Élysées. Restaurant au rendez-vous de Montmartre. Nous aimons les deux Alpes.